Auditeur, auditrice, bonjour ou bonsoir, ça dépend de votre zone d'écoute. Bienvenue dans cette émission préparée en collaboration avec la PPCM, plateforme des intervenants en psychosocial et en santé mentale, partenaire des organisations de la sous-région, dont TARS du Burundi, RCT Luhuka du Rwanda, Rapi de l'Est de la RDC. Aujourd'hui, on vous parle de la santé mentale au niveau régional, Burundi, Congo et Rwanda, en se focalisant sur la contribution des services psychosociaux et santé mentale à la paix et à la réconciliation dans la sous-région. C'est dans le cadre du projet régional. Du bien-être psychosocial pour une paix durable. Les périodes de conflits encore violents qu'ont traversé nos pays ont affecté négativement les individus et leurs communautés. Beaucoup ont développé des traumatismes liés à ces crises, ce qui, dirait-on, a freiné ou ralenti le développement et la paix durable dans les communautés. Des efforts de prévention, de gestion de conflits ne cessent d'être aménagés, mais n'ont pas encore abouti à une stabilisation et à une cohésion sociale durable, que ce soit au Burundi et dans la sous-région. Si la situation sécuritaire dans la sous-région fait couler beaucoup D'encre et de salive, force est de constater que les conséquences psychosociales et de santé mentale qui en découlent et les efforts de certaines organisations de renforcement de la résilience psychosociale sont méconnus aujourd'hui. Beaucoup songent à la promotion de cette paix et à la réconciliation de tous dans la sous-région. Selon le poète britannico-américain Winston Hughes a d e n ceux à qui on fait le mal font le mal en retour. Cette citation montre en partie la complexité des cycles de violence qu'ont vécu n o e s Communauté. De multiples questions ne manquent pas. Est-il possible de comprendre les notions d e p a i x et de réconciliation à leur vrai sens Comment les services psychosociaux et santé mentale peuvent contribuer à cette paix et à cette réconciliation dans la sous-région Quel est l'apport des intervenants en psychosociale t en santé mentale de nos trois pays Pour plus de détails, quatre intervenants dans cette émission, à savoir Mme Christine Ndaikejé, qui travaille au sein de la PPCM au Burundi, Alexis Nihivigira, qui est de l'organisation. Tars au Burundi, Gabriel Londo en Est de la RDC qui travaille pour l'organisation RAPI et Emmanuel Mihigo du Rwanda qui est de l'organisation ARCT Luhuka. Cette émission a été préparée et présentée par k a z e n e d a Marie-Claire, journaliste à la radio-télévision i s a n g a n i r o du Burundi. Encore une fois, bienvenue. Pour commencer, écoutons ce petit témoignage, tant des bénéficiaires du projet. C'est Messieurs les m é s o j u l e s qui nous parlent d'abord des conflits auxquels il a vécu, qui transcendent les frontières. Partons de la crise n é g a m a l a n g a l a qui date d'il y a une quarantaine d'années. C'était en 88. À cette date-là, moi, j'avais presque quatre ans. Je ne pouvais pas vraiment m'expliquer ce qui se passait. J'ai seulement vu que mes parents m'ont p r ê t à la hâte, ont passé sous les arbres, sous les coups des branches pour pouvoir s'offrir un. un Chemin pour arriver de l'autre côté de la frontière burundaise, a n d ça voulait dire donc qu'on allait en exil. Une fois là-bas, on est réfugié, on est dans un camp. Moi, tout comme la plupart des enfants de mon âge, on découvre petit à petit là où nous sommes que ce n'était pas chez nous, et pourtant, notre première langue, je ne sais pas si on va dire que c'était notre langue maternelle, c'était le rwanda. Et à peine on pouvait y mélanger quelques mots qui rundi, mais pratiquement on parlait le rwandais. Et、eh、bien d'autres crises ont suivi par après. Comment ces crises ont affecté votre santé mentale? Les conditions de vie là où nous étions à ce moment-là, les maladies qui affectaient notre santé physique liées à la malnutrition, aux conditions d'humilité où nous vivions. Et puis, des maladies de différentes sortes. Et après, on commence à apprendre que là où nous sommes, c'est à cause de la guerre. Alors, la première question qu'on se pose en tant que petit enfant, c'est de savoir quand est-ce que je verrai chez nous? Quand est-ce qu'on rentrera au Burundi? Quand est-ce que je verrai mes oncles, mes tantes? Parce qu'il y en a qui restent au pays. Des questionnements qui, à un moment donné, aboutissent à une nostalgie. Et voilà. Et après, on est rentré au pays, exactement en 1992, juste après qu'on avait ce q u e nous a la Charte on est Ça a redonné i de pouvoir regagner le o t juste une année a reparti s'est é e est répétée pour nous. On r vers là où on était, en exil encore. C'était une autre crise. Disons que j'avais huit ans. On était assez âgés pour pouvoir、euh, interpréter les faits, voir ce qui se s t p a s s é Ça veut dire un coup d'état, des tueries, des massacres, plusieurs mots pour qualifier ce qui se s t p a s s é Une fois que vous quittiez votre maison, les gens derrière passaient prendre tous vos biens. Et c'est comme ça que nous sommes retrouvés encore. Une fois en exil, cette fois c'est avec beaucoup plus de désespoir, puisqu'on avait vu ce qui se passait, on était assez grand pour le voir, on était beaucoup plus traumatisé que jamais. Traumatisé, quelle a été la suite de votre vie quotidienne À ce moment-là, nous étions trois enfants et la quatrième, la cadette, ma mère avait une grossesse. Les deux premiers, ça veut dire moi en tant que fils aîné et ma petite soeur. Celle qui vient après moi, nos parents、euh, se sont arrangés pour que nous puissions avoir des familles d'accueil dans différentes villes du Rwanda. On dirait qu'on était plus gâtés que les enfants qui restaient au camp. Mais malheureusement, nous avons aussi découvert d'autres traumatismes en famille. Il y avait aussi dans les milieux sociaux dans ce pays-là une certaine haine pour les réfugiés. Donc il y avait cette maltraitance. Et puis, c'était juste pour un laps de temps, puisque quelques jours après, la guerre a éclaté là-bas aussi. Et c'est la guerre que Nous a o b l i g é s de traverser encore la frontière pour pouvoir revenir dans un pays où il n'y avait pas encore suffisamment de calme. Alors, comment e s t c e que v o u s avez pu bénéficier du soutien de TARS? Cela a été fait dans le cadre partenarial puisqu'il y avait un groupe d'associations r é u n i s dans ce qu'on appelle Caravi et la plupart des membres de ces associations sont des enfants qui ont vécu ces différentes crises. Parmi eux, ceux qui ont perdu même des parents pour la plupart. Des orphelins, des veuves et des veuves. Dans le cadre de la justice transitionnelle, Caravi et Tars travaillaient ensemble. Les ateliers premiers bénéficiaires des ateliers de, de, de f de Oui, effectivement, comment appréciez-vous ces différentes activités, notamment menées par TARS pour bien sûr, Aider à développer ou à promouvoir la santé mentale. Après avoir participé dans les différents ateliers, j'ai été vraiment transformé. Je ne suis plus comme avant. Ça veut dire qu'ayant subi un traumatisme lié à ces crises-là, dans votre vécu quotidien, les gens ne le voient peut-être pas, mais vous, dans votre intérieur, vous souffrez de ces souvenirs, des cauchemars. qui reviennent en vous chaque fois qu'il y a une situation qui se présente et qui vous rappelle ce que vous avez vécu. Chaque fois que vous vous rappelez le parent que vous avez perdu, le frère que vous avez perdu. Personnellement, j'ai perdu mon père. Il a été assassiné après les deux grandes crises que j'ai évoquées. Et c'est l'année d'après, en 1934, que mon père a été assassiné. Je suis resté avec ma mère et mes petites sœurs et mon petit frère parce que nous sommes quatre enfants. Nous sommes restés au pays. On se disait, on ne va plus quitter ce pays, quoi qu'il arrive. On mourra ici. On a perdu ce qu'on ne voulait pas perdre. Alors, plus question de s'enfuir. C'était, en fait, le désespoir. Disons, la résignation. Ce n'était pas un choix. C'était la résignation. Vous comprenez? Et pendant toutes ces années, jusqu'à ce que je rencontre Tarse et qu'avec Tarse, je puisse, franchement, commencer à sentir le soulagement. Je ne sais pas comment vous le dire, mais le traumatisme des gens qui ont souffert de crise comme ça, c'est un traumatisme caché, mais réel. Quel est votre souhait pour aujourd'hui et aussi pour votre avenir? On n'a pas qu'un seul souhait dans la vie. Le souhait parmi les souhaits, c'est de voir la paix prendre pleinement les racines dans notre pays. Pas comme on le d i s a t seulement dans les paroles, pas que je ne l'entende pas à travers les médias dire le Burundi vraiment est un havre d'opé aujourd'hui. Il faut que tous les citoyens burundais se sentent en sécurité. Tout ça, nous comptons sur les politiques burundaises. Ça veut dire les gens qui font la politique. Il n'y a pas eu d'autres formes de crise que les crises politiques ici au pays. Donc c'est la responsabilité de tout un chacun. de chaque citoyen de comprendre qu'on n'a pas besoin vraiment de s'offrir une guerre nous-mêmes. C'est ça mon espoir. La santé mentale reste toujours un sujet tabou dans la sous-région. Des avancées au niveau du Burundi se remarquent malgré la prévalence de l'état de stress post-traumatique chez les individus. Explication d'Alexine Ibigira, chargée des programmes ATARS, Trauma Healing and Reconciliation Services et conseiller local. Certaines études o ù les évaluations de référence montrent réellement qu'il y a une prévalence dans l'état de stress post-traumatique au Burundi à cause justement des périodes difficiles vécues et les gens sont affectés même longtemps après. Alors, quand on s'entretient aussi avec la communauté, on remarque que les c l u r s sont encore blessés et s o u f f r e n t d e s poids d é passé s qui n'est pas encore traité. Mais quand on parle des avancées, bien sûr, au niveau national, il y a vraiment une avancée parce que maintenant, il y a une politique nationale d'intégration des soins De santé mentale au niveau communautaire qui a été mise en place par le ministère de la Santé de lutte contre l'Occident, mais aussi les différents intervenants, tant nationaux qu'internationaux, commencent à être sensibles sur des questions de trauma, sur des questions de santé mentale et de soutien psychosocial.、Euh, vous parlez du traitement du passé. Comment on traite le passé Est-ce qu'il y a des signes qui vous montrent que ce traitement du passé n'est pas au bon point La question du traitement du passé est un processus. Quand on analyse le très doit communautés. pendant vérité, traitement doit y a des et des traumas qui sont liés au passé. Alors, les initiatives gouvernement, ont c'est autres, justement apporter soutien communautés. c'est continue. accompagner recherche savoir résilience Alors, processus pour dire que on va pas à pas corroborer pour les passé, des liés passé. les des mais pas pas les uns des autres justement pour apporter un soutien psychosocial dans les communautés. Donc, un processus bien, qu'il qui niveau niveau qui Même de le commencé, on on ONG, un qu'on un Donc, un du du déjà la la a au au au va y à Et de ce fait, les nouvelles générations peuvent être affectées De ce passé douloureux par une mauvaise transmission des mémoires et aussi de ce passé qui n'a pas été traité convenablement Continue Alexis Nyibigira. Oui, bien sûr, quand on parle du trauma, on parle du trauma individuel qui est affecté au niveau individuel. On parle du trauma collectif, ça veut dire que le trauma affecte un ensemble de communautés. On peut parler même du trauma intergénérationnel, ça veut dire que les gens transmettent une mémoire violente de génération en génération. Vous comprenez que les jeunes générations peuvent être affectées par la g e s t i c e La transmission est violente des mémoires entre les, les générations, entre les parents et les enfants. Et les jeunes peuvent être affectés par le passé qui n'est pas encore traité, qui est mal transmis de génération en génération. Est-ce que le traitement du passé, une bonne santé mentale, comment on y arrive? d'abord, on doit savoir ce que c'est la santé mentale. Justement, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel et de faire face aux difficultés de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, mais aussi d'être à mesure d'apporter une contribution à la communauté.、Et、vous comprenez que les gens peuvent mettre en œuvre les différentes techniques psychothérapeutiques pour justement apporter ce soutien, car le bien-être est affecté et compromis par les situations vécues. Vous comprenez que l'accompagnement psychosocial est possible Et ça demande aussi la mise en œuvre d'approches psychothérapeutiques. Qui sont justement validés, mais aussi qui prennent en compte la culture et différents aspects sociaux dans les communautés. Justement, comme Alexis vient de le dire, certaines personnes éprouvent des difficultés à différencier la santé mentale et l'absence de m a l a d i e m e n t a l e ce qui les empêche de consulter les professionnels en cas de problème psychosocial. Madame d a ï k e Dje Christine, de la plateforme des intervenants en psychosocial et en santé mentale, PPCM, chargée de suivi et évaluation au sein du projet Bien-être psychosocial pour u n e Durable nous donne quelques précisions. En fait, la santé mentale s'agit d'une réalité qui est complexe et qui varie d'une personne à une autre. avec divers degrés de difficultés et de souffrances et des manifestations sociales et qui peuvent être aussi des manifestations cliniques et qui sont différentes d'une personne à une autre. Parler de santé mentale est presque tabou ou ignoré parce que les gens confondent la santé mentale comme une absence de maladie. Donc, la maladie, c'est pas seulement l'absence de maladie, ça correspond En fait, en un état de bien-être mental et cet état nous permet d'affronter les difficultés, d'affronter les sources de stress et de réaliser notre potentiel, de bien travailler, de bien contribuer à la vie à la communauté. C'est une partie intégrante de la santé sur laquelle reposent nos capacités individuelles et collectives, notre façon de comprendre, de prendre des décisions et de nouer des relations. et de bâtir Euh, monde dans l e q u e l nous vivons. Donc, vous comprenez que la santé mentale est loin d'être une absence de maladie mentale. On parle ici de la santé mentale, le psychosocial, la paix et la réconciliation. Mais quelle est la liaison entre ces concepts? Monsieur Emmanuel Mihigo, conseiller régional pour la paix chargé de suivi et évaluation et qui travaille pour l'association rwandaise des conseillers en traumatisme, ARCT Ruhuka, en donne ici des explications. Suivez-le, j'entre au téléphone depuis Bujumbura. Pour En détail, je vais d'abord me référer a u bien e x p l i q u é c e r t a s Premièrement, le bien-être bien fait allusion à un état agréable, résultat de la satisfaction des besoins du, du corps, calme de l'esprit. Le psychosocial fait allusion à un bon état mental qui permet de se socialiser, d'intégrer dans la communauté et même porter sa contribution.、Et、la santé mentale, c'est l o m s c'est un état de bien-être qui permet à chacun et à tout individu de se réaliser, de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière positive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Alors, la paix, c'est quoi? Je vais d'abord définir t o u t c e termes, i je vais faire une liaison. La paix, c'est l'absence de conflits, de troubles, de perturbations, même de guerres. Et par extension aussi, la paix peut faire penser à un état de calme, de tranquillité, et même de sécurité intérieure. Alors, même si la réconciliation, on fait référence à la, à la réconciliation, car il y a eu deux parties ou bien deux personnes en désaccord. Alors, quel est le lien entre. Ce terme. Normalement, la paix, c'est quelque chose à laquelle tout le monde aspire. Là, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la quiétude. Donc, même le bien-être n'est pas là. Partant de la situation de la région où il y a eu beaucoup de conflits, de guerres, donc il y a eu absence de la paix. Suite aux conséquences de c e s situation s de guerre, Et c o n c l u t e les gens ont eu du sentiment que leur bien-être, leur intégrité r physique et même psychologique étaient menacés. La paix, l'attitude intérieure a été bouleversée. Et cela a causé un désordre psychosocial. Les gens ont connu des traumas.、Mm -hmm. Ils ont eu des troubles psychologiques. Ils ont eu des pertes. d Et vues humaines, même de é r i e et e l l c avec les a des problèmes psychologiques. des Et causés a a tout cela, il est difficile d'être en paix,、mm -hmm. soit avec soi-même ou même avec les autres. En plus, il est difficile même d'entamer des processus de réconciliation sur les cœurs brisés. C'est dans ce s e n s que pour entamer des initiatives d'épée, de réconciliation, il faut d'abord apaiser les cœurs. Il faut d'abord penser le s cœur s brisé s pour qu'on puisse commencer le processus de réconciliation. Donc, on dit qu'on ne peut pas bâtir la paix sur le s cœur s brisé. s Il faut d'abord penser le s cœur. s Il faut d'abord guérir le s cœur s qui ont été troublé s par le conflit. Et dès que la personne a été rétablie, il a retrouvé l'équilibre psychologique. c Et s dans ce moment-là, on ù o peut entamer des initiative s même de réconciliation pour qu'on puisse Rester a u r l'harmonie,、uh -huh. l'ambiance, les relations sociales, la cohésion sociale et même la cohabitation pacifique. Et dans ce sens que je dirais qu'il y a une liaison entre le bien-être psychosocial, la santé mentale, la paix et même la paix. En appuyant les arguments d'Emmanuel Mihigo du Rwanda, M. Gabriel o n d o psychologue clinicien qui travaille au sein de l'organisation RAPI, réseau associatif pour la psychologie intégrale en RDC à Bukavu, dit qu'on ne puisse pas parler de l'un sans l'autre, partant des événements qu'a traversé la sous-région des Grands Lacs. Suivez-le, lui aussi, joint au téléphone depuis Bujumbura. Comme vous savez, la sous-région des Grands Lacs a traversé beaucoup d'événements à p o r t a t i r e traumatique et Continue toujours à traverser les mêmes événements. On ne peut pas parler de la consolidation de la paix dans la sous-région du Gralac, c'est-à-dire Burundi, Rwanda et la RDC, étant donné que sur le plan mental, psychologique, les gens ne sont pas à bon équilibre, les gens ne sont pas à un état de bien-être sentimental équilibré. Parce que la paix, c'est lorsque sur le plan mental, sur le plan social et sur le plan physique, la personne est à bonne santé. C'est là qu'on ne peut p a s va parler de la paix parce que la paix c'est d'un tout sur tout le p l a n Avec les, les, petits conflits qu'on observe ici, dans la sous-région, en RD Congo, les M23,、euh, l'intervention du Rwanda, du Burundi d'une part, est-ce que on peut vraiment espérer à cette paix, à cette réconciliation, étant toujours en bonne santé mentale? Vous savez, avant de commencer, même avec le processus de réconciliation de la paix, il faut dranger d'abord sur le plan mental de ces gens. Parce que les gens sont traumatisés. s les e g n Hors de souvenirs traumatiques. On ne peut pas commencer le processus de consolidation de la paix étant donné que les gens sont traumatisés. La première des choses, il faut d'abord capitaliser le bien-être et santé mentale de ces gens pour amorcer après maintenant le processus de consolidation de la paix. Est-il possible que les gens ou bien les trois communautés p e u v e n t être、euh, guéris des traumas causés par le passé douloureux Moi, j'espère que c'est possible avec des i n t e r v e n t i o n s psychosociales que nous menons, c'est possible que les gens puissent récupérer le bien-être s e n t i mentale. Alexis n i b i g e r a du Burundi parle à son tour d'une liaison et corrélation entre le psychosocial, santé mentale, paix et réconciliation. Mais pourquoi Parce que le soutien psychosocial basé dans la communauté permet justement la gestion et l'apaisement des blessures et e n g o u r d i s s e m e n t psychique du passé. Et avec le soutien psychosocial, les gens retrouvent le goût de la vie dans la société et Et devient e capable s d'interagir au niveau communautaire.、Et、de ce fait, bien sûr, ils sont favorables à la réconciliation, à la conception i de la paix, voire même au développement d'une mémoire positive avec une lecture commune et critique des événements du passé. Concernant aussi la corrélation entre la réconciliation, la paix et le développement, et je dirais que normalement, le soutien psychosocial aide les personnes et les familles à s a r i m e n t e r l'état de stress post-traumatique, c r é e des mécanismes d'adaptation, de confiance et d'espoir. Pour l'avenir. Vous comprenez que le soutien psychosocial contribue à briser le c y c l e de violence et facilite la réconciliation, la construction de la paix et voire même le développement. Enfin, le soutien psychosocial vraiment contribue à la réconciliation car il renforce la résilience, crée des ressources internes et externes pour comprendre les événements du passé et construire la communauté ensemble en vue de se r e c o n s t r u i r et e de vivre en paix. Par une approche holistique, on peut espérer à une guérison du trauma lié au passé douloureux. Proposition de m e s s i e u r et m e s s e u ミシゴッド・ウォンダ。 Mm -hmm. On doit donner des paquets pour qu'on qu puisse aider la personne à se rétablir. À maintes reprises, on voit souvent que dans les interventions de crise,、mm -hmm. souvent la santé mentale est, est oubliée, elle est laissée derrière. On donne des biens, on donne des médicaments, mais on oublie l'aspect, l'aspect mental. Je recommanderais qu'on puisse donner cette approche holistique, l'approche bio, psycho, socio-économique, puisque la personne Et、je pourrais recommander même aux décideurs, pour u u i s q e p aider les personnes, ça demande beaucoup d'intervention déjà et même des de institutions. Par exemple, le, il y a où les le services de santé mentale sont souvent、euh, oubliés, voire ou même ignorés. Alors, il serait difficile de promouvoir ou bien de donner des soins appropriés aux personnes qui ont traversé ces difficultés aussi longtemps qu'on a oublié. Le service qui donne ce, ce service. Donc, il faut rester ce service, les détecter parmi d'autres services. En plus, chercher un, un budget, allouer un budget à u e x i e l l e n t au projet de santé mentale, aux activités de santé mentale. Les gens préfèrent souvent donner, aller des choses qui sont des médicaments, les antibiotiques, et on oublie d'investir aussi dans des activités de la promotion de la santé mentale. c e l a pourrait aider les personnes, même la communauté, à se rétablir le plus vite possible. Thank、you Je vous rappelle que vous êtes en train de suivre l'émission préparée en c o l l a b o r a t avec la PPCM, partenaire des organisations de la sous-région, dont t a r s e du Burundi, RCT Luhuka du Rwanda, Rapide de l'Est et de la RDC. Aujourd'hui, il s'agit de la santé mentale au niveau régional, Burundi, Congo et Rwanda, en se focalisant sur la contribution des services psychosociaux et santé mentale à la paix et à la réconciliation dans la sous-région, dans le cadre du projet régional du bien-être psychosocial pour une paix durable. Cependant, en poursuivant notre émission, il faut signaler que les services de soutien psychosocial jouent un grand rôle dans la consolidation de la paix et la réconciliation, comme l'explique M. Gabriel Londo de la RD Congo. Ils sont là pour jouer un grand rôle de remettre les gens d'abord sur leur état de bien-être sentimental. e Parce que nous savons qu'on peut faire tout. Mais étant donné que sur、si、le plan mental, les gens n'ont pas à bonne santé, vous trouverez qu'aujourd'hui, vous pouvez appeler les Rwandais, Burundi, RDC, que nous mettons -nous ensemble pour réfléchir.、Et、étant donné que sur、si、le plan mental, on a des souvenirs traumatiques. Et cela, ça cause toujours des problèmes. Alors, les interventions, les intervenants psychosociaux visent la résilience de ces gens. viser de sonter à ce que les gens puissent récupérer d'abord l'équilibre mental. Avec ces i n t e r v e n t i o n s ça aide la communauté, ça aide la population à comment réduire l é t a t i o n à comment réduire les t r e s s et les traumatismes causés par les événements que nous avons vécu. Comme vous savez, la sous-région du Grand Lac, nous avons traversé des violents conflits. Et ces violents conflits ont laissé des répercussions sur le plan mental, qu'aujourd'hui, il y a les conséquences que les gens ignorent. Il y a plusieurs、euh, pathologies que nous observons. s m a i Une fois que vous regardez les orgies et les sous-bassements, c'est dit au conflit violent que nous traversons. C'est pour cette raison que les actions des services psychosociaux visent à remettre les gens dans leur état de bien-être et de santé mentale. À ce sujet, ajoute M. Alexini Bigra du Burundi, il faut la mise en place de plusieurs approches dans la sous-région pour effectivement renforcer ces services de soutien psychosocial. On doit savoir que le soutien psychosocial, c'est justement l'accompagnement des communautés pour la stabilisation des, des émotions, et des comportements et sur le plan cognitif, sur le plan mental, sur le plan comportemental, sur le plan relationnel et au niveau des communautés. Alors, il y a des approches que je dirais typiquement individuelles. Qui s o n c e n t r e n t sur l'individu. Il y a aussi des approches qui sont centrées sur le groupe, ce qu'on appelle les thérapies de groupe,、Et、en commençant Justement, par la sensibilisation des communautés, pour que les gens puissent comprendre les conséquences de l'état de ces post-matiques. Alors, il y a plusieurs approches qui sont centrées sur les individus, sur le groupe et sur la communauté, qui peut être utilisée dans la sous-région. Quelques activités peuvent être menées conjointement pour viser une bonne collaboration dans la sous-région des Grands Lacs. Monsieur Emmanuel Mihigo du Rwanda nous en donne des exemples. Par exemple, on peut encourager l e s campagnes de sensibilisation de la communauté. En encourageant ces campagnes de sensibilisation, Le s communauté s o i e une conscience de ce que la santé mentale est. Donc, on peut chercher un e thématique et faire une campagne de sensibilisation. On peut avoir des activités de psychoéducation, des séances de psychoéducation de la communauté, même dans les écoles, voilà. En plus, il faut intégrer le service de santé mentale dans les institutions de la santé, et privées ou même、euh, publiques, et de même soutenir le projet, le projet de Mm -hmm. de la communication non-violente, du dialogue, de sensibiliser les populations sur les conséquences, par exemple, des violences, de la haine,、mm -hmm. même, e、euh, euh, donc, éduquer la population, par exemple, sur l'acceptation de la diversité. c Et s la différence, tout cela, ça fait partie de la santé mentale. Si ces activités sont o r g a n i s é e s ça peut contribuer à la paix, à la stabilité et même, ça, ça crée une prévention. En plus, quant à Gabriel o n d o de la RD Congo, il propose l'élaboration de quelques projets, création des clubs de paix, sans oublier l'intégration des jeunes et des femmes, la multiplication des émissions radio et Tchèque Trar. Comme vous savez, au niveau des acteurs, c'est-à-dire au niveau des intervenants psychosociaux, ils peuvent élaborer des projets conjoints. Si la consolidation et la paix et l travail des mémoires, mais aussi parce que cela va faciliter à réduire les conflits et les stéréotypes, e en fait de préserver le bien-être santé mentale de la sous-région d e g r a l a c en organisant des activités sur、si、la cohabitation pacifique. Au niveau régional, les activités de sensibilisation avec les jeunes et étudiants sur le passé critique, cela va permettre d'éviter ou d'être apporté par les stéréotypes et la manipulation politicienne. Mais aussi, on peut organiser des activités de dialogue sur la paix régionale et aussi créer des clubs de paix au niveau local et régional avec les décideurs, les femmes et les jeunes, la société civile, mais aussi les organisations de la société civile. Afin de travailler sur les mémoires. Parce que les gens sont en train de revivre les souvenirs passés et c'est ça maintenant qui cause des conflits violents. C'est pour cette raison que nous pouvons travailler des projets conjoints r w a n d a b u r u n d i sur ces activités. Ça va nous aider.、Mm -hmm. Mais aussi comme des émissions radio. Sur La santé mentale et la considération de la paix dans la sous-région de Gralac, comme nous le faisons. Ça va aider ces activités, ça va renforcer la cohésion sociale et ça va réduire maintenant les facteurs de division et les facteurs de stéréotypes. Alors,、euh, vous faites une synergie entre la RD Congo, le Burundi et le Rwanda. Comment comptez-vous arriver au meilleur résultat ou bien qu'attendez-vous de cette synergie? Cette synergie ne vise、euh, n e autre chose, rien que、euh, la constitution de la paix. Parce que vous trouverez que les activités que nous faisons dans cette、euh, synergie, ce sont des activités qui visent à travailler avec les jeunes. Burundi, Rwanda, RDC, exemple sur les activités de passé critique. Parce que ce qui cause des violents c o n f i t s aujourd'hui, c'est la manipulation des jeunes et les stéréotypes. Et les j e u n e s n'ont pas des explications c l a i r e s sur ça. Ils sont vite apportés. Aussi, les activités de dialogue que nous travaillons avec les décideurs, ces activités visent toujours la cohabitation pacifique. Mais aussi de préserver le bien-être et santé mentale de la sous-région du g r a n Lac. La création des synergies dans la sous-région qui regroupera différentes activités permettra d'améliorer s e s services de soutien psychosocial à vie d a l e x i Nivigera du Burundi. Justement, on doit créer des synergies ensemble au niveau de la sous-région et on a déjà commencé. Les professionnels doivent travailler ensemble, voire même faire des études comparatives pour relever la prévalence au niveau du trauma au niveau de la sous-région par rapport m ê m Mais au secret de violence s qu'on peut observer ici et là, on peut même aussi partager les différentes approches au niveau de cette synergie, bien sûr, en tenant compte de la culture de chaque pays, partager les informations, partager aussi les défis pour bien améliorer les services psychosociaux dans la sous-région.、Mmh. Donc, on a commencé et on va continuer vraiment à échanger sur cette thématique qui est très, très sensible et qui est très nécessaire à aborder au niveau de la sous-région. Et par ces synergies, les résultats sont positifs, négatifs, moyens Quelle est votre appréciation Pour moi, c'est le début de travailler ensemble au niveau de la sous-région, au niveau du Rwanda, au niveau、euh, du Burundi, mais au niveau aussi de la RDC. Avec、euh, l'appui d e service s civil s pour la paix, on a déjà commandité une étude de référence pour avoir des protocoles psychothérapeutiques qui sont h é s i t é s dans la sous-région. Et avec、euh, ce travail, nous allons avoir un document de référence dont les professionnels vont se servir pour justement apporter un soutien, puisque ce serait de qualité. Donc c'est le début.、Et、on a déjà commencé aussi par une étude. de référence pour avoir de au niveau de trois pays. Et comme ça, avec ces documents de de valider disposer référence lien niveau Et comme avec ces référence, vraiment améliorer les services au niveau de la parce que on va valider ensemble, collaborer ensemble pour que les utilisateurs puissent en disposer et agir efficacement au niveau communautaire. pour avoir trois pourra sous-région pour agir l'état on qu'on sociaux pays. au au au ça, la va Et par ces synergies entre le Burundi, le Rwanda et la RD Congo, quelle est votre vision? C'est justement la promotion de la santé mentale au niveau de la sous-région. Notre vision, c'est la recherche pour avoir de la référence.、Ah. Notre vision, c'est le travail synergique, c'est justement disposer des outils de prise en charge sociale pour agir efficacement en partageant les expériences des uns et des autres. Y a-t-il des impacts,、euh, à part que la santé mentale reste un sujet tabou, surtout les, les petits conflits dans la sous-région? Est-ce que ça n'affecte pas? Votre collaboration. Normalement, on travaille très bien, on collabore très bien quand il y a la paix. Les gens peuvent se libérer librement, les gens peuvent échanger d'expériences. Ce n'est pas seulement ça, même Covid-19 a affecté notre travail.、Et、justement, quand il y a de l'insécurité ici et là, Vous comprenez que ça peut impacter sur notre travail et surtout qu'il y a la résilience du trauma et compenser et apaiser. Et comme ça, vous comprenez que quand même l'impact ne peut pas manquer par rapport à la sécurité, par rapport même au contexte de la pandémie. En outre, la plateforme des intervenants en psychosocial et en santé mentale, PPCM du Burundi, travaille pour la sous-région. Mais quel est son apport Suivez cet échange avec Mme Daike Dje Christine de la plateforme des intervenants en psychosocial. Et en santé mentale PPCM, chargé de suivi et évaluation au sein du projet Bien-être psychosocial pour une paix durable. Nous, ce qu'on fait dans ce programme et même dans d'autres programmes, c'est la promotion du métier de ceux qui font le soutien psychosocial pour qu'il y ait un bien-être et de la bonne santé mentale pour tous. Notre souci, c'est promouvoir ce métier qui aide les personnes à avoir un bien-être et une bonne santé mentale. C'est aussi promouvoir la recherche dans ce domaine pour pouvoir échanger d e s expériences avec nos collègues de la sous-région sur les approches que les professionnels de ce domaine sont censés utiliser afin d'aider la population pour avoir. Une bonne santé mentale.、Ah, oui, une bonne santé mentale, les services de soutien psychosocial interviennent, on a la paix, on a la réconciliation. Une fois、euh, ces concepts seront réunis, quel est l'avantage pour la sous-région Il y a un grand avantage du moment qu'il ne peut pas y avoir la paix sans que les personnes o n t une bonne santé mentale. On voit que l'insécurité est a priori un phénomène que je dirais anxiogène qui procure les états. Les individus en état de stress permanent, non seulement pour、euh, ceux qui sont, par exemple, au champ de bataille, mais aussi pour les civils qui sébissent. Alors,、euh, la paix et le bien-être psychosocial, ça va de pair quand il y a l'absence de la paix. Les personnes peuvent souffrir des troubles de santé mentale et d'autres blessures qui sont peut-être invisibles, qui peuvent être. e n préjudice pour la santé mentale. Dans la sous-région, on note aussi qu'il y a eu des violences. Les acteurs et les intervenants dans ce domaine ont s o devoir d'aider ces personnes à surmonter les difficultés pour、euh, aspirer à un bien-être social et pour qu'une fois guéri, que ce soit la population toute entière et que ce soit ceux qui ont subi en particulier ces violences puissent、euh, contribuer à la vie socio-économique du pays. En tant que PPCM, quel est votre souhait pour que chaque Chacun Ou chacune puisse trouver la place dans la promotion de cette santé mentale afin d'arriver à la durée de cette paix et réconciliation dans les communautés de la sous-région. Nous souhaitons que tout le monde puisse avoir. Avant c c è s s aux e r de mettre fin à cette émission, nos intervenants lancent leur appel envers les communautés, les décideurs et les organisations étatiques et non étatiques. Monsieur Gabriel Londo, psychologue clinicien qui travaille au sein de l'organisation RAPI, réseau associatif pour la psychologie intégrale en RDC à Bukavu.、Euh, ce qu'il faut savoir est que la vie n'a pas de prix et ni n'est à l'abri du traumatisme. Alors, nous, comme recommandation, en tout cas, nous demandons à nos décideurs de pouvoir se mettre sur une même table et capitaliser les activités communes. conjointes, Parce que ces activités conjointes qui vont nous permettre d'arriver à une paix durable, mais aussi à préserver l'état de bien-être santé mentale de la sous-région du Gralac. Aujourd'hui, si vous comprenez des affrontements et des conflits. tout cela joue sur le matel des gens. Et ça a des répercussions de génération en génération. Alors, nos décideurs doivent avoir pitié de la communauté, avoir pitié de la sous-région, de l'état de bien-être de la sous-région. Parce que vous trouverez aujourd'hui, si beaucoup de choses ne marchent pas, c'est parce que nous n'arrivons pas à capitaliser les activités qui nous mettent ensemble pour renforcer la cohésion sociale, pour renforcer le bien-être santé mentale de la sous-région. Quel est votre souhait en tant que Gabriel, psychologue et clinicien, pour aujourd'hui et aussi pour l'avenir? Moi, mon souhait, c'est de voir la sous-région de g r a n Lac dans son état de bien-être sentimental. Parce qu'aujourd'hui, avec les stéréotypes, avec les conflits violents, les gens sont traumatisés du jour au jour. Et vous savez que le traumatisme a des niveaux. Et cela, ça ne vient pas pour nous aider, mais c'est pour détruire. notre vie, et vous trouverez que Sous cet état, on ne peut pas progresser. Mais si on arrive à capitaliser des actions qui vont nous permettre à préserver notre santé mentale de la sous-région des Grands Lacs, j'espère même d'autres générations qui vont venir, ils ne vont pas rester sur le préjugé qui sont en train de se transmettre de génération en génération et qui sont en train de créer des traumatismes de génération en génération. Mais une fois que le décideur va se mettre e n s e m b l et e avec des actions, des i n t e r v e n t i o n s En tant p s y c'est h o o vous o s c i a l v u t r r aura vraiment r e z qu'il u i la y g é o o n n c m m u u a a la du Grand Lac. i sous-région r e de C'est du ça vraiment que nous visons. Moi, en t a que psychologue, j'aime la guérison de la sous-région du Grand Lac sur、si、le plat psychologique, sur、si、le plat social et sur、si、le plat aussi somatique. Monsieur Emmanuel Mihigo, conseiller régional pour la paix, chargé de suivi évaluation et qui travaille pour l'association rwandaise des conseillers en traumatisme. Dès décidés les que aussi psychosociaux pourront acceptent et reconnaissent l'importance la santé mentale, l'importance santé services récompensation, même, la Ils pourront aussi même tenir compte de ça à À ces activités visant à promouvoir la santé mentale, visant à guérir les blessés psychologiques. p u s q u e les e n s investissent beaucoup pour réparer ce qui a été endommagé. Mais ils oublient l'importance de la prévention. Si on pourrait faire la prévention avant, ça serait bien. Et on dit souvent, on dit que mieux p r é v e n i que gérer. Alexis Nibi Gira, chargé des programmes à TAS, t r o u b a Healing and Reconciliation Services et conseiller local. L'union fait la force. Maintenant qu'il y a l'avancée de la technologie, on peut même échanger sur le, le Zoom quand la, les réunions physiques ne sont pas possibles. Nous continuons vraiment à, à collaborer à travers les différents canaux de communication pour justement faire avancer notre métier de prise en charge puisque ce Les Rwandais, les Burundais, les Congolais, les professionnels dans le domaine, nous continuons vraiment à échanger pour voir comment faire des avancées au niveau de la sous-région, pour vraiment apporter un soutien psychosocial pour les cœurs qui sont encore brisés, voire même qui portent un poids lourd sur le passé qui n'est pas encore traité, et voire même aussi l e violences qui peuvent s'observer au niveau de la sous-région. Oui, à part、euh, justement ces services de soutien psychosocial, il y a les grands décideurs, les trois États, le Burundi, le Rwanda et la RD Congo. Quel est l'appel Que vous lancez envers eux pour que、euh, cette collaboration, je dirais, puisse être efficace et aussi pour arriver à cette paix, cette réconciliation. C'est d'abord inscrire parmi les priorités la santé mentale et le soutien psychosocial dans les politiques de la santé publique. Secondo, c'est justement intégrer le soutien de la santé mentale et du soutien psychosocial dans les programmes de la paix, de la réconciliation, voire même au niveau du développement. Nous, au niveau de TARC, on dit que sans gestion. Du trauma sans gestion du stress post-traumatique, il est difficile vraiment d'accéder à une h y p e durable, à la conciliation et au développement intégré.、Bon, L'appel que je peux lancer aux ONG ou intervenants non étatiques, c'est justement de renforcer le suivi et de suivre la recherche entre la santé mentale, le suivi psychosocial et la. conseil de la paix, la Mais aussi développer des indicateurs ascendants pour mesurer l'impact des o u t i e n psychosocials u r l e conseil de la paix et enfin intégrer les pratiques efficaces en soutien psychosocial mais aussi en santé mentale au niveau communautaire et travailler en synergie entre les gouvernements et les ONG et pour justement la promotion de la santé mentale au niveau des communautés, au niveau de la s o u r i n Mener des différentes activités conjointes entre le Burundi, le Rwanda et la RD Congo permettront de promouvoir la paix et la réconciliation dans la sous-région des Grands Lacs. En plus, l'implication des décideurs étatiques et non étatiques dans le traitement du passé douloureux serviront aux trois populations d'avoir une bonne santé mentale via les services de soutien psychosocial. Voilà, c'est la fin de cette émission.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 b h、oh. e